بسم الله الرحمن الرحيم نحن في الدرس الماضي دخلنا في باب الأول واخذنا دليلي عليه عي على الترجمة qu'on expliquait au sens des mots la فوائد qui ont tiré et le شakh إجمال اولا هم الجين الجين عالم المستثيل عالم المستثيل يدخل فيه الجن كذلك ليعبدون ما مناد يعبدون يعبدون الواحدون نعم ما أريدوا منهم من رزق وما أريدوا أن يتعمون يعني الله لا يريدوا يرجوكهم أنفسهم à n'érdzuko anfusahum wala ghayruhum n'am je veux pas que le but de leur existence soit de avoir leur subsistance yani le but d'existence c'est ribada adoration et cette existence ne peut avoir lieu faut qu'on ait l'âge par sans subsistance sinon on meurt donc c'est une cause et on fait des causes pour avoir cette cause Et ce coup, donc dans le but qu'il adorera. Ça n'est pas on adorera là pour avoir. C'est distance. Mais oh, au là qui à cette distance pour adorer Allah, ça veut dire. <'en> Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est c'est <'en> منافس. <'en> euh, le fanique. Dhul-Quwwah. هو يقول وضح مناسبه الايه التوحيد سيقول له الصوص وغرسوا التوحيد في الدرس الله تعالى جل وجل يعني إفراده وإفراده العب ووقف التواصل نعم قال على الذكري pour la définition de l'adoration et croire en ce qu'elle rend d'eux حساني ما معنى بعثنا نعم الرسول من هو الرسول الرسول هو الذي عليه الصلاه وحي إليه تبليغ ماذا؟ عمر المريد امم قال لي امروني يعني وحي الى يماذا كسلته ربي له رسول الى عباده كسلوا يغصكم ابن اسح ما ذا وحي اليه امم يعني فراد الله الشرع هي له الشرع ومير... وميراب تبليغي <تصفيق> نعم وإلما نرسل الرسل لقوم مكذب او مكذب او كافر او كافر نعم الشكر سوره يتوضاص طب طب هو عبد الله ما معنى اعبد الله والله اول مره <تصفيق> اشتهى بوتا هوت اا بتاع التاهوت قام ابتدا ا يبتعدوا ابتعدوا وتاهوت ابتعدو. منه تعرفه ما انا ذكره الذي يعني عداه الذي عداه مقبوض او الذي ماذا لا ما ذكر هذا كل ما تجاوز العظم تجاوزه <تصفيق> كل ما تجاوز العظم حكمه من من حكمه من معضول او مضروح او مطعس <تصفيق> طيب ما هي حدود الله حدود الله نقي الله على التوفيق الخير ما منع حقت عليه الضلاله ما فهمت الجمله الفرنسيه ما فهمت هذه الجمله حققت ترجمه عليه ضلاله يعني شرح ما عرفت شرح ما فهمت و... <تصفيق> انت تعرف انا اعرف ضلاله لكن حق حقت ميريتي ما ما حققت عليه الضلاله ومنهم من هدى الله ومنهم من حققتها لضلاله فغير سطاءك الله ا guided d'autres qui méritaient les gardes فهم منهم منعاد وثمود وفرعون اعم من هذا كل كافر معاند ثم خيان افتين يستحق ضلاله a qui dit elle veut pas donc tu vas prendre qu'est-ce qui a mérité les gardes non طيب وضح مناسبه الايه للتوحيد مشان الايه ان الله اصلى رسول السبب ان تغيير دين الله ايوه سكو كي ديجو جو ان يعبد الله ان يعبد الله نستنه بتعوذ الامر بعباده الله وحده وكفر ما وداع باسمه الصواح هذا وشيء الايه في الكتاب الباقي زياده غير سي سور بلو طيب ضمنه تكون في الدليل الثالث قال قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ب ولا تنهرهما و كلهما قولا كريما و وف لهما جناح الذل من الرحمه و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا السيدر a decreté que nous dorer que lui des bienfaisants envers les parents. Si aimer ils étaient là, ou le grand âge ou quand le toi ou là dans notre salement ou les deux ensemble, alors il leur ne dit pas ouf, le fait de souffler. Et ne le repousse pas. Pas désagréable avec eux. Et donne une parole noble. Et pour eux, abaisse l'el de, de l'humilité par miséricorde. Et dit "Ô oh, mon seigneur, fais le fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé depuis petit." نعم طيب يقول لا அமேயாஹி அல்லூ أَنْتُصْرِفُوا جَمِي عَنْوَعَ الْعِبَادَ إِلَّا اللَّهِ دُونُ غَيْدِهِ Que vous tourniez toutes les formes d'adoration vers Allah. En dehors d'autre que lui. Tout est pour lui. وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Donc le sens, c'est bien faisant vers les parents. أَلْيَحْسَانِ إِلَا الْوَالِدَيْنِ هُوَا إِحْتِرَا مُهُمَا C'est le fait de le respecter. وَالْقِيَمْ بِمَا يَ rahwalahuma et le fait de reprendre tout ce qui peut leur porter un bien wa du'a lahum wa surate ar-rahim qui touchent إلا بهما après leur décès, estمرار du'a lahum et icrâm sadiqihima ce n'est pas de retenir le lien avec d'avouer pour eux et même après leur mort et également d'honorer les gens qui leur étaient proches leurs amis amis les gens de bien bien sûr Ça, c'est ça, le bienfaisant, c'est envers eux, même après leur mort. Indak, vraiment, on a indak, et auprès de toi, c'est-à-dire, puis, kainifek, wa riayatik. À dire, ils sont à ta charge, quelque sorte, auprès de toi. Ou la takullahouma oufs. Ne leur dis pas oufs, c'est de souffler. La tuze, la yazar minka, mayushiru azdiq. والدجر بدهما وكان سaparet qui amène à lourdeur de leur part chose pénible Ils ne veut pas la faire faire cela hm c'est dazer hmm? adajer n'am adajer du bébé ou les de pas les veut avoir sur eux ne pas mal leur parler et encore moins ceux qui ont renversé ce cela ne pas les frapper puis encore là Allah zawajil a cité Le moindre mal que tu peux leur faire c'est de faire de souffler, montrer que ce qu'il le soit quand il t'appelle, c'est lourd pour toi. Tu ne peux pas leur montrer. Alors que dire du reste تنهرهما اي تزجرهما, tu les blâmes, tu leur es priban. كريمه اي قولن كريمه اي جميلا. La chasse est فيه. Des paroles qui soient nobles, qui contiennent rien de désagréable. وارفد لهما جناح الذل من الرحمه يا بسلعه ليل الذله parmi les écoles اي تواضع وتذلل لهما رحمه بهما لا خوف العار وطلب الحظ حظه لديهما فقط صدق في الحقيقه انت تظهر كليمان envers eux et cela parmi les écoles pour eux pas par peur ou autre que cela Car en réalité, arrivé à un certain âge, je suis plus fort qu'eux, plus figuro qu'eux, mais toi, tu fais cela pour quoi Parmi les écarts de parole au courant. N'am. Il dit à l'écharpe à l'éjmaali. C'est une question globale. « Ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala, jami'a al-bukallafin, bien yufridu, bil'ibadah, wa an yaborru. An yaborru biwalideihim. » وَأَكَّدَ حَكَ الْوَالِدَيْنِ بِذِكْرِهِ بَعْدَ حَقِّهِ عَزَّ وَجَنِ Donc Allah nous ordonne, ordonne à ordonner à tous les مُكَلَّفين qui sont les hommes ou les djinn مُكَلَّف c'est qui le مُكَلَّف c'est celui qui est بَعْلِرْ qui a la raison d'accord et bien sûr il est comme à dire lorsqu'il lui est Euh, ordonner de faire et ça c'est pour les hommes et les djinns pubert aqil waqadir donc il leur a ordonné de l'unifier dans l'adoration et d'être bienfaisant envers les parents et il a confirmé le droit des parents en le citant après son droit à lui ودونDepende donc en ilie avec le tawhid et bien le hakq bet tawhid c'est beaucoup d'importance souma zakara ba'da nawa' al-bir lahuma wa khassatan fi hal al-'ajz wa al-dha'f wa min dhalika 'adam izhar ma yushawwadik donc Allah 'azza wa jall amuq al-thalas surtout au moment où ils sont devenus sabab il ne faut pas leur faire apparaître de choses qui amènent à un dérangement de leur part. Wa adam rafa'a sawt yusajrihuma wal amr bil lin al janib lahum wal latf fil kalam ma'ahuma wa du'a lahum fi hayatihim wa ba'd wafatihim. On doit parler exactement, ne pas lever la voix, de ne pas les réprimander avec dureté, car des parents des fois peuvent faire des choses qui sont incorrectes. Ils sont en coup far, de pardon tadia ou autre. D'accord Malgré tout, الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يستفكتيف ميد tu ne parlera pas avec tu ne parlera qu'avec quelqu'un d'autre يفعل الدعوه لهم دولهم vivos او باء لهم يقول الفوائد اصنيموجي لا بروندو سابيرسي وجوب افراد الله بالعباده كيلوبيجيتوار دوفيه على الله بالعباده وهذا هو الشاهد من الايه وجوب البر بوالدين على كل واحد من الولد بعيده Il est obligatoire d'être bienfaisant envers les parents, sur chaque enfant, chaque enfant particulier de le faire. C'est pas le cadet ou l'aîné ou non, chaque enfant, cela lui est obligatoire. Ils sont cinq frères, les cinq frères doivent être comme ça. Ils sont six avec des sœurs ou quoi à chacun, la fille ou le le le frère, chaque enfant, il est obligatoire de gérer ça. At-takafoul el-ijtima'i moujoud fi l'islam, que les charges sociales sont prises en compte, qu'ils sont en islam. Hein Cela est pris, ou plutôt cela existe en islam. Les koufars ne l'ont pas inventé. Mais là en islam. D'ailleurs les koufars, eux, vous le voyez, quand les parents deviennent vieux, qu'est-ce qu'ils font avec eux Et Allah, ipad comme ils appellent ça. Ils ont une retraite. Ils se débarrassent. Aderoko, Karida. Aderoko, Karida. Mais généralement le roko que les parents subissent, c'est souvent qu'eux-mêmes l'ont fait subir. Alors qu'on a des parents. Et plus tu vas subir avec tes parents, et plus tes parents et tes enfants te font subir à toi. soit vite fort. Je vais te raconter une histoire. Une femme qui était dans une maison de retraite et elle était euh sur elle arrivait en fin de vie, sur le point de mourir. Et son fils lui donne une visite. Elle lui a dit c'est le dimanche, je vais te raconter l'histoire. Oh mon fils, il faut que tu achètes un réfrigérateur. Et... il a dit pourquoi et bien maintenant tu me demandes ça pourquoi tu n'as pas dit avant et, et, et, et, et. il dit parce que moi j'ai peur que si tu ne fais pas cela aujourd'hui demain tes enfants ne t'amèneront même pas de l'eau frêche tu vois pour lui dire toi tu n'as pas fait cela toi tu es encore moins que cela par la suite tu es encore moins que cela par la suite et Kadali qui racontait l'histoire d'un homme qui Il frappait son père. Il frappait son père. Et il lui a dit, ce père, dans le sens, tu me frappes, et là, je crois qu'il le frappait et le traînait vers la porte. Tu me frappes aujourd'hui, et tu me mets vers la porte, demain ton fils se mettra à la rue. Ton fils te frappera, moi c'était la porte, ton fils se mettra à la rue. Et ça n'a pas, pas raté. Son fils... Par la suite, il y a cet homme qui fait des ampères à agir de la sorte comme ça avec nous. Donc, comme tu le vois, ça se répète et ça circule. Ce que tu as fait à tes parents, tu le subis en décuplé par la suite. Donc on a vu toujours les coups fortes qu'ils subissent dans, comme on en parlait, besoin de retraite ou quoi, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas été bienfaisants vers leurs propres parents auparavant. Et ainsi de suite. Et ceux qui mettent leurs parents aujourd'hui dans, dans les recettes, tu verras demain ce qui va leur arriver. J'avais vu une femme qui se plaignait les besoins de retraite, c'est un scandale et tout, casa, casa. Le scandale, c'est toi. Elle se plaît des employés de la maison de retraite. Elle traite mal ma mère, elle ne se fait pas bien d'elle, et casa, et casa. Le scandale, c'est toi. Qu'est-ce que ta mère, à la base, a fait en maison de retraite Alors que tu es vivante, et en bonne santé, tu peux la prendre à ta charge. Ce qui est scandaleux, c'est toi, à la base, que tu l'as mise en la maison de retraite. Et non pas les employés qui, eux, sont payés pour ça, c'est pas leur part. <coughs> Tes pères contentes, toi, ils vont dire à l'employé, prends ta mère, mais là, chez toi, Même dans plein de pays d'Afrique aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ça, c'est souvent en Amérique et en Europe. D'accord Ça commence à se propager un peu, mais chez les moussimes, tu ne verras pas ça. Ou très, très peu. Et les pays d'Afrique aussi, pareil. Tu verras très, très peu. Les, les parents, ils sont respectés grave. Le père, même s'il est âgé et courbé, il n'y a personne qui rigole avec lui. Il est respecté. La mère, pareil. Aujourd'hui, dans les autres pays, c'est venu l'enfant, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تليد الامه ربتها كترا ان السلاو متومره صمتريس ها ان لو في اليوم طيب يقول ام كنا الشحن الجماليه كذا المناسبه اه طيب بمناسبه الايه التوحيد حيث دلت الايه الكريمه على وجود افراط الله بالعباده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 و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و وَبِ... بالوالدين احسانا و بذل قربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ادور الله et de lui associer ria et soyez bienfaisants envers les parents et envers qui qu'a vers le proche l'orphelin le pauvre Le proche voisin. Parmi les proches. Ou le voisin, tout court. Ou celui qui est en ta compagnie. Ou le voyageur. Ou ce que possède ta main, c'est-à-dire ton esclave. Et Allah n'aime pas tout euh, argue, euh, orgueilleux et arrogant. Orgueilleux, non Arrogant. Égocentrique ou pas dans le monde. Donc là, le diverser كذلك يبدا به المناسبه مباشره يقول في الشرح الكلمات diverser اعبد الله افردو بالعباده كما ناديو بعض وناتشتكو بشيء من النصوص الشعاع اي اكفر بكل معبود سواه حيا كان ام ميتا جمادا او حيوانا النصوص الشعاع ساودير ميكروي ان كل شيء ادور دوار دو لوي صون شوز فيفان اوت ريفان او ان اتر مور ou un objet inerte, inanimé ou un animal toute chose ni le soleil ni la lune ni les anges ni les nbi ni les auliyâ طيب ni les animaux ni rien du tout ni même ce qui est fictif dans la tête des gens qui n'existe même pas à la base rien wabil walidain ihsana ça on en a déjà parlé dans le verset précédent mizir qurba كل من يصدق عليه تسميه القريب كل شخص يغرده appelé comme il t'approche de toi اليتامى اليتامى بالجم دو يتيم اليتيم c'est l'orphelin وومن مات ابوه ولم يبلغ هذا هو اليتيم في الاسلام on savent celui dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté il est mort et il est encore en basage c'est pas le de parents comme on apprend chez les en français par exemple اليتيم عندنا chez les arabes en islam celui qui a perdu son père avant la publicité. Al-masakin, jam miskin, le pauvre. On dit gens. Al-jar, c'est le proche. Ça c'est le proche, plutôt le voisin. On met les gens proches. Wal-jar, le plastique. Wa qila al-jar alladhi tarbituka bihi qurabah. Là tedik c'est le proche, c'est-à-dire le voisin qui a la maison collée à la tienne ou alors c'est le voisin qui est parmi les gens de ta famille. الْجَارَ الْجُنُوبِ الْجَنُوبِ الْجَنُوبِ الْجَنُوبِ الْجَارَ الْجُنُوبِ الْجَارَ الَّذِي لَا تُرْبِتُكَ بِهِ كُرَابَاتُنْ وَقِيلَ الْجَارَ غَيْلِ مُنَاسِحَ <laughs> C'est le voisin qui a été dit qui n'a pas le lien de parauté avec toi ou d'autres disent c'est le voisin qui habite un peu plus loin qui n'a pas sa maison collée directement à la <laughs> tienne وَصَاحِبُ بِلْجَنُبِ le sahib al-jamb celui qui est en compagnie il dit wa kullu man lazamaka raja' naf'ik que زوجة و المسافر نحوهما toute personne qui te fréquente et qui espère pourvu de ton bien comme l'épouse ou comme ton compagnon de voyage ou autre il rend donc dans... sahib al-jamb ibn as-sabil ibn as-sabil هو المقاطع في السفر c'est le voyageur qui s'est perdu وما ملكت ايمانكم اسكمون بصف جميع وهم العبيد والممالك اسلاف المختار ومتكبر المختار سي لارجويو والفخور والمعجب بنفسه الماديح لها سولي كي اروجون ايகோسنட்ரيك فانيتيو نعم يقول في الشرح الاجمالي لما كان الاخلاص هو اساس الدين ابتدى الله اذل الايه بالامر بالاخلاص باخلاص التوحيد له والكفر بما سوائه وردف ذلك ببير الوالدين لانهما هما السبب الظاهر في وجود الانسان في هذه الدنيا, هذه الحياه دونك الله عز وجل اكمصي بالاخلاص كار سي لا باس دو لا ريليجيون و سي لا باس دو توحيد اي جماعه ادوريه دو ميكواغس كي ان دور دو لوي يل يي سلا La bienfaisance envers les parents. Limam a li anna al walidayn hum sabab wujudik, hum sabab wujud ta'razuk sur terre. Donc ils ont un droit énorme sur toi. Wa lam yaghfil subhanahu wa ta'ala haqq al qadib li annahu arjan nas bi fadlihi wa ihsanihi hatta li as baqiyat ikhwanihi al muslimin aw as subhanahu wa ta'ala. طيب اذن مو الله نفعوا بيدي سيتي mais évidemment les proches de la famille. Car ce sont les gens qui sont le plus savoir de ton roi à toi tout murid il est tombé faisant ils sont plus grands roi de cela que les autres wa tayib wa awsa subhanahu wa ta'ala bil aitam umuman wal masakin سواء القريب منهم او البعيد ثم اخذ سبحانه وتعالى يبين حقوق الملازمين له في الغارب في الحياه بسيط الله عز وجل اصيط de façon générale les orphelins les pauvres qu'il soit des proches ou pas. Et ensuite, il s'est mis à citer les droits des gens que tu fréquentes en général dans la vie. Fa badahum bil jar. En premier, il commence par le voisin. Ya jma'u bayna haqq al-islam wal quraba wal jiwar. Ce truc qui réunit entre les droits de l'islam, les droits de la possible de de de de de parenté et le droit du, du voisinage. Ça veut dire ton voisin musulman et en même temps Proche-parent. Proche-parent. Souma al-ja'al-lazi'il-la-u-haqqan. C'est après le voisin qui a deux droits. Haqq al-Islam, wa-jiwar. Celui qui est muslim, et qui est ton voisin. Il a deux droits. Souma al-ja'al-lazi'il-la-u-haq al-jiwar. Fakat. Ensuite, celui qui est ton voisin, et qui a un droit qu'au voisinage seulement. Et lui, j'ai vraiment ce qu'il y a à faire. Wa-wa-zimmi. Naam. ثم ذكر حق من لازمه يرجو فضله كزوجتي ورفيق السفر ونحوهما ولما كان الاسلام يقدر الحركات والانتقال من بلد الى اخر والسياحه بقصد الرزق وللاحتبار او وصى بمساعده المسافر الذي يحتاج للمساعده اي Ensuite également il a cité les gens qui ont a droit en tout fait en tant qu'ils espèrent bon comme ton épouse ou pour un voyage et autre Car l'islam prend en compte le fait qu'on est souvent à se déplacer d'un pays vers un autre pour le tourisme ou pour cause de subsistance ou autre. Donc il a Allah a exhorté d'aider le, le voyageur qui a besoin de cela. C'est une chose dont tout le monde passe en général. Par exemple, au voyage, des fois tu ne sais pas où t'es, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas quoi manger. Donc les moussi, en ce moment-là, ils doivent s'occuper de cela. Et d'ailleurs, le <coughs> daïf nazil له ثلاثه ايام ولياليهن تعطى الضيفه ثلاث نuit trois jours ça fortify سواء كان ذلك ماديا او معنويا الثلاثه سواء de façon concrète ou abstraite tu l'aides que ce soit en indiquant des choses ou en ayant beaucoup de comportement avec lui وتاكيدا للعدل ومساواه بين افراد المسلمين لم يمس الاسلام ادمما عليك بل ااوصى بحقوقهم ويدقق بهم والاحتراف بان اا ان آ... انسانيتهم انسانيتهم و... و... ولما كانت ولما كانت هذه الاعمال اعمال الخير قد وجب فاعل وبنفسه حذر الله سبحانه وتعالى من الكبر والاعجاب بالنفس لانهما قد يحدثان هذه الاعمال الجليله دونك اوفيت بن اذا ما Allah l'islam n'a pas oublié le droit des gens qui sont en possession comme les esclaves dans les cas où les gens ont des esclaves ce ce n'est pas le cas actuellement en notre époque mais cela va revenir et cela a été présent auparavant donc ils ont des droits également des droits humains bien évidemment et comme tous ces actes cités là sont des actes de biens d'accord Allah a raison jauge à la fin du verset il l'a mis en garde contre le fait justement que la personne me commence à se voir bien du fait qu'il a compris tout cela. Vous vois qu'il a dit euh inna Allah la yuhibbu kullam muhtalin fakhour. Alana impatu prétentieux vaniteux. Quand déjà on va dire fait, je fais je fais je fais je fais. D'accord, ça c'est pas bon. Et cela peut annuler tes œuvres. Cela peut annuler tes œuvres. Malheureusement. De belles œuvres en plus. Et le premier qui a dit tout cela, c'est quoi le premier le premier acte qui efface tout cela le shirk c'est que le début wa abdullah wa la tushrik bihi shay'a les فوائد وجوب عباده لله وحده وجوب بر الوالدين طيب دونك l'obligation n'a de darar ala sah. وجوب بر الوالدين وتقاتيهما ما لم يكن في معصيه او شيء يدور الوالد الولد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الكليوبات واضوبير des bienfaisons vers les parents. Tant que cela n'amène pas à désobéir bien évidemment. D'accord Ce n'est pas dans l'absolu. Pour que cette obéissance amène à une nuisance à l'enfant. Car le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. Si tes parents te forcent à faire une chose qui te porte préjudice, quand tu n'as pas à le faire. Mashru'iyyat silat al-aqarab hasb qurbihim min al-shakhs. Il faut entretenir les liens de parenté selon la mesure de la proximité de la personne. plus les proches de toi, plus tu entretiens le lien. Rabi'an wujub al-ihsan ila man ta'uluhu min al-aytam, wa dhalika bihifdhihim wa husn tarbiyatihim wa tanmiyat malihim. Obligation de bienfaisant envers les gens que nous avons à charge comme les orphelins par exemple, en les protégeant, en leur donnant une bonne éducation et en veillant à leurs biens. <coughs> Khamisan istihbab al-ihsan <coughs> ila al-masakin wa anwa' al-ihsan katira. il est recommandé de bienfaisance envers les pauvres et les formes de bienfaisance sont nombreuses Sadisan wujub hak al-jar obligation du droit du voisin quand maqalna misa salam lam yzal jibril yusini bi jar hatta zanantu annahu yawarithu que jibil ne cesse de nous exhorter du droit de, de bienfaisance par le voisin a temps j'ai cru qu'il hérité de moi ça a bien le hiss ou al-hiss على مساره كل من لازمك يرجو فضلك من رفيق سفر وحضر ونحوهما في الفو اي دي كل شخص كي تفركط كي يسفر طون بيان كم compagnon de voyage او اخر او تنبوز مثلا وجوب صاله من قطيع به في السفر كيObligatoire ded le voyageur qui s est perdu qui est dans le besoin ta c'est un wujub al ihsan ila al mamalik l'obligation de la bienfaisance envers les esclaves تحليم الْكِبْرُ وَالْخِيَالَةِ كِي الْاَنْتَيْدِيَدْ أَرْغِيُّ إِدْتْ وَنِيْتَوْ إِعْتَى 11. اسببت لصيفة المحبّة لله d'accord ce verset démontre que Allah عز وجب ses صيفات, ses attributs l'amour l'amour يقول الـ منسابة الـ آيال التوحيد maintenant c'est quoi le lien du توحيد dans ce verset حيث où دلت الـ آيال كريمة على وجوب إخلاص لعبارة لله وحده quel coup de bien sawah donc tu versais la bien dit au début wa billah wala tushku bi shay donc tu versais on doit s'asser dans l'adoration d'Allah et de mes droits ce qu'on doit de lui il y a une molaḥaẓa et tanbīh wa ma'a al-jār min ḥisū huwa sarastu aqsam les voisins les voisins sur trois formes al-awwalu la ulā thalāthī ḥuqūq soulikia trois droits l'islam quraba wal jiwar soulikia le droit de l'islam والقرابه والجوار تدي ان بروش ا توا مسلم جوسان ثاني له حقان الجنس اللي كاين دو droits السلام والجوار يعني كاين مسلم كي تكون جوسان seulement والثالث له حق الجوار فقط وهو ذمي السلوك اللي عنده حق سي ton voisin qui est kafir ton voisin qui est kafir Mais il ne parle pas, par contre, du voisin qui serait kafir. Et qui serait un proche de toi. Le ouhaqqan. Ajjiwar. Rekuraba. Et ça, souvent, des... je ne sais pas pourquoi le savoir ne le cite pas. Parce qu'il existe. Par exemple, ton frère et ton voisin, et c'est un kafir, il aura deux droits. Celui du voisinage. Et en premier lieu, celui de la fatanité. N'am. Il y a une personne qui est fauna. C'est celui qui est en sécurité dans le pays d'Islam. Ça confère tous les koufars qui sont... Actuellement, en pays de kouf, en pays d'Islam, d'accord. Et les koufars en pays d'Islam. Ça s'appelle Zimi parce qu'à la base, c'était chez lui, c'est pas le qui est chez toi. Ouais, est voilà. Allah Allah. Vous voyez, Wara Adin, Inshallah, ça nous commet le bab. Parce qu'il était un peu long, le premier bab. M'afou <coughs> ma'adha Fais-le là-huna. Wa alhamdou <coughs> rabbi l'arameen.